Bonjour, je m'appelle Deca et là je vais te présenter toute la famille En fait c'est assez simple, c'est le bordel, c'est pas que des amis Ils sont dans ma tête et font les cons, c'est pas tous des bons Si tu veux test, tu verras qu'il y a de la place sous les peaux Salut, j'ai deux os, je confirme, c'est la merde en fait On est quatre en tête, pas de videur, on est tous entrés Je te parle de la vie, du merde C installe ses caméras aux mecs qui ta pas et qui branle sur des carreras <rire> Moi j'arrive au moins et puis c'est je m'en bats les couilles ça fait 22 puisque que galère dans la tête tu des bruits, tu m'as jamais vu mais c'est normal j'suis la face cachée si jamais je sors un jour devant ta gueule c'est pour t'la gâcher si sur le banc de l'école bac en poche je suis en cours pendant qu'ils font n'importe quoi je vais sauver les meubles encore on s'aime tu sais 22 ans qu'on cohabite tous et avec mon salaire on ne connaîtra pas la crise tous bonjour je m'appelle 2K j'ai comme petit problème Séken, pourquoi pas rafter, vu ce que le game a sous les semaines? Mensen, je m'appelle de K, et j'ai comme un petit problème. Depuis de ma termagie, monsieur, vous êtes schizophrène. On n'est pas barré on a juste quelques séquelles. Pourquoi pas rafter, vu ce que le game a sous les semaines? Voilà, on débarque, on présente personne à part nous-mêmes. Et si, oublie-moi, je sauterai bien ce que t'as voulu nous mettre. J'ai trop la rage en fait, mes poings seront des bat en fer En attendant le début, je mec, t'as qu'à pas t'enfer. Fais-lui des beaux cadeaux et surtout reste authentique On voit qu'elle fait plus que sa pub, vas-y man, va te saouler On l'a vu faire plus que sa pute, t'es pas que sur tchatroulette Moi j'arpends ta ville avec mes stan ou mes airmacs J'ai toujours pas le permis, les trois autres mecs on s'est perplexes Tu sais c'est le genre de type à critiquer mais à rien foutre J'suis pas violent mais les éclater me ferait un bien fou On pourrait faire du rap et de dire qu'on défonce tout le monde Mais à quoi bon, c'est logique comme la terre est ronde J'crois pas en moi peut-être, mais sinon qui va le faire C'est vrai que toi on sait bien que t'es le mec parfait Pourquoi pas râler, vu ce que le game a sous les semaines? Bonjour, je m'appelle Deca et j'ai comme un petit problème. Depuis le docteur m'a dit, monsieur, vous êtes schizophrène. On n'est pas barré, on a juste quelques séquelles. Pourquoi pas râler, vu ce que le game a sous les semaines?